Activité 2. A. Ce coiffeur est excellent. B. J'aime aller chez cette boulangère, ses pains sont différents. C. Mon fils rêve d'être cuisinier dans un grand restaurant. D. On rencontre des acteurs à l'hôtel Bel Air. Dominique est couturière chez Jean-Paul g a u l t i e r et Xavier est couturier chez Alexandre Vauthier. F. Claude est cuisinière à l'école primaire. G. Ce jardinier est génial.